Réellement, le programme de cet après-midi est hors concours car tous les artistes que nous présentons sont hors de classe. Maintenant, c'est M. Claude Barzotti qui nous charmera avec sa composition qui a pour titre Je t'apprendrai l'amour. J'ai rêvé cette nuit que je faisais l'amour. J'ai rêvé cette nuit.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 オーケーション、ウォーカーのオのオーケーのオーケーシのオーケーショのオーケーション、ウォーカーのオーケーション、ウォーカーのオーケーシのオーケーショ 私は <era> toujours、私は t の愛を愛することに夢を与える e とに夢を与えることに et 与 e s ことに夢を与えることに夢を与えることに夢を e えることに夢を与えることに夢を与えることに夢を与え e ことに夢を与えることに夢を与 p ることに夢を与えることに夢を与えること n 夢 t 与えることに夢を与えることに夢を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 たくさんあるよ。 サッドイッチもらって。 Adresse, cher public de Mochis, je vous parle avec franchise. Je vous pose une question. Est-ce que vous jouissez comme je jouis, moi et aussi la Chica del Trein, en écoutant toute cette belle musique, toutes ces belles chansons que nous vous présentons chaque dimanche? Vraiment, je le souhaite, car moi, je prends plaisir avec、uh, m a Chica del Trein à vous les présenter. Vous les jouez tous les dimanches après-midi. Enfin, écoutons maintenant Hervé Villard dans Elle était belle.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 私の家族はあなたの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 e の家族の家族の家族の m 族の家族の家族 e 家 a の家 e の家族の家族 l 家族の t a の t 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 l 家族の家 n の t 族の家族の家族の家 e の家族の家族の家族の家族の家族の家族の s 族の家族の Et l'on faisait des projets. Elle, c'était moi, que je l'aimais, que je l'aimais. Elle est partie pour un jour, pour une vie. Elle, aujourd'hui, je l'imagine avec lui. Elle était belle, elle était belle. 私の家族はあなたの家族でなたのたの家族であなあなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたたの家族での家族であなたの家族たの家族であなたの家族であなであなたのなたであなたの家族なたの家であなたの家族であなたの家族であなたたの家族であなたの家なたのた 私の家 e はあ t たの家族のために、私の t 族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の家族のために、私の n 族のために、私の家私の家族のために、私の家族のために、私の家私の家に、私の家族のた Combinons le rythme avec Francis Cabrel et Julien Clerc dans une composition qui a plutôt un style, style gogo. Écoutons-les dans Mon fils m'a bataillé. どう t See ya. o Daniel, cette musique est pour toi. Au prochain programme, je jouerai plus de z a z Merci pour le t i p ok? J'ai été sur i n t e r n e t et j'ai pu、euh, download ou descarga, comme on dit en espagnol, et beaucoup de ces chansons. Et à la prochaine,、euh, au prochain programme, nous te ferons l'honneur de jouer beaucoup plus de z a z a ok? Et. C'est elle, maintenant, qui nous chante, euh, euh, sa première composition qui lui a valu un, un comment dire, un Oscar, un, un, prix, une chose de ce genre. C'est un e très grand e composition qui s'appelle Je veux. Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi p a p a l a p a p a l a Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel C'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi p a l a f a p a f a l a l Je veux de l'amour, de la joie C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi j veux crever la main sur le c œ u r Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. しかし、私の顔が悪いから、私の顔が悪いから、しかし、私の顔が悪いから、しかし、私 n 顔が悪いから、しかし、私の顔が悪いから、しかし、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 ごめんなさい。 escucharemos ahora A una gran artista que se llama Sylvie Vartin, y ella cantará para ustedes una preciosa melodía que se titula Nicolás. No son rien que una c a n c i ó n que revient. Rien qu'un sourire En souvenir D'un garçon D'autrefois Quand mes jours sont gris Qu'il lége sur ma vie Il revient dans ma mémoire Au lycée français Le soir il m'attendait イっニコラ la ラネジ s ー、r p a プイー、 ニコラ、ニコラ、ニコラ、ニコラ、ニコラ、ニコラ、ニコラ、ニコラ、ニコラ、ニコラ、 ご視聴ありがとうございました。Eh bien, En compagnie de mon, mon ami Daniel Fouché. Et on se revoit dimanche prochain. D'accord? D'accord? <rire> Muy buenas tardes. Hasta el próximo domingo. Nos vemos en un p r o g r a m a similar. Ciao, ciao. Ok. On vous laisse. On vous dit bonsoir. Et on vous dit à dimanche prochain. Merci d'avoir regardé l'écoute. Continuez avec la UDO. La grande. Faut se quitter, car tout s'arrête avec l'été. L'ami, les feuilles sont tombées sur les routes gelées. L'ami, quand on courait. Sur les chemins pavés de fêtes mouillés de vins t m i n s nos chansons nous disaient que cela durait r e la vie. C'est jamais tout peu t recommencer. Au r e v o Il r revoir Au i revoir. faut croire en l'été, la nuit, l'harmonica chante s a n s nom. ちゃんと向かう、の400 coups のみ、しんじゅう、いっせたい、せっかんのほら、 j a a m Il s tu peux Au revoir, Au recommencer revoir revoir i faut croire en l'été. L'ami